الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسنبدأ الآن بترجمة الدرس الثامن من دروس شيخ زيد المدخلي في شرحه لعقيدة الإمامين الرازيين يعني وهذا, وهذا الدرس وهذه الشروح يعني كانت من ضمن الدروس التي القيت في الدورة العلميه في جنوب المملكه وهي دورة الامام عبد الله القرعاوي ووصلنا الآن يعني عندما يقول ابن ابي حاتم وقال والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق، فنقوم الآن بترجمة هذا هذا الكلام وترجمة شرح الشيخ زيد يعني بعده مباشرة إلى اللهة الفرنسية. فنبدأ. donc le shaykh maintenant c'est le Des deux imams Abu Hatim et Abu Zur'a al razi dans leur aqida et euh, on va expliquer par la suite et traduire les paroles du cheikh Zaid qui explique la signification des paroles de ces deux imams dans leur aqidah. donc euh, on est on est rendu maintenant au point on est arrivé au point où les deux imams euh, ont dit que et le bassin par lequel le Prophète a été honoré, et bien c'est quelque chose qui est véridique, c'est quelque chose de vrai, et on parle du bassin, c'est-à-dire le bassin que le Prophète a reçu et duquel les croyants vont boire au jour de la résurrection. Donc on commence maintenant avec l'explication de cette parole dans le « charh du Z dans les cours qu'il a fait durant le séminaire de l'imam Abdullah al qarawi cette année. Donc le cheikh Zayed il dit, louange à Allah et paix et salut sur le prophète Mohammed sallam et sur ses fidèles et ses compagnons. Ce, ce cours est au sujet de l'explication de. Euh, L'affirmation du bassin par lequel Allah a honoré notre prophète Muhammad wa sallam, et sa umma va y va passer par ce bassin. Et les gens qui suivent l'exemple du prophète wa sallam, et les ordres de l'islam il a été rapporté, il y en a dans, dans la description de ce bassin, que ce, sa longueur et sa largeur sont équivalentes, c'est-à-dire la distance d'un mois, et que son breuvage, son, li, son, son liquide, donc son breuvage est plus blanc que le lait, <cười> plus doux que le miel et qu'il a une, plus, une meilleure odeur que le misque. Celui qui en boit une seule gorgée, il n'aura plus jamais soif par la suite. Et c'est pour celui qui n'a pas changé ou modifié quoi que ce soit de la législation du prophète Mohammed et il a été rapporté authentiquement que certaines personnes vont être repoussées du bassin parmi les compagnons du prophète et il va dire mes compagnons, mes compagnons et on va lui répondre tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi ils ont changé et modifié Et le prophète sallam, va dire swahqan, swahqan, c'est-à-dire yani, qu'il soit repoussé, qu'il soit éloigné. C'est-à-dire pour celui qui a changé et qui a modifié dans la religion. Et le moyen qui, est une, qui sera une cause après la miséricorde d'Allah c'est de faire des bonnes œuvres, de se préparer par des bonnes œuvres et de se préserver soi-même de tomber dans les interdictions. Et d'apprendre la sonna et de l'appliquer. Voilà, euh, voilà les euh, causes qui feront que quelqu'un pourra passer euh, par le bassin. Pour boire. Et l'entrée du paradis également. Et au-delà de tout ça, il y a bien entendu, parmi les causes, euh, l'agrément d'Allah, l'agrément du tout miséricordieux Et, grand et euh, le bassin, ce n'est pas la même chose que Al-Kawthar, qu'est-ce qu'on appelle Al-Kawthar. Il y en celui au sujet duquel Allah subhanahu dit dans le Coran, Inna al kalkawthar Nous t'avons donné al-kawthar yani, ce Al-kawthar c'est un bassin ou une fontaine qui se déverse dans al-hawd dans le bassin c'est-à-dire euh, la matière ou le liquide qui est dans le hawd dans le bassin vient en fait du kawthar Et il est déversé dans le, le Haud. Donc, le Kawthar et le Haud sont reliés. Hein? Et tous les deux sont des délices et des grâces d'Allah. Ta par lequel Allah subhanahu wa ta'ala honore son prophète, le prophète Muhammad wa sallam, Et ceux qui Ont obéi au Prophète et qui ont suivi son exemple dans sa croyance et dans, son, dans sa conduite y jusqu'à ce que Allah le fasse mourir. Donc les gens d'Al-Sunnati Al-Jama'ah ont cru en Al-Haud et en al kawthar comme cela est venu dans les textes du Coran et de la Sunna. Ensuite, le sheikh il passe à l'autre point, un autre point dans l'aqidah des deux imams, et c'est à shafa'at. Donc, ils disent, وَالشَّفَاعَةُ حَقِّ وَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ تَوْحِيدٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ haqq C'est-à-dire que l'intercession est quelque chose qui est vrai, c'est la vérité. Et que des gens, parmi les gens du Tauchid, vont sortir de l'enfer par l'intercession est vrai. Donc on va lire maintenant, on va traduire maintenant la parole du chef Z à ce sujet-là. Le cher dit l'intercession, c'est véridique, c'est vrai, et le Coran et la Sunna le prouvent. Et l'intercession est de deux catégories. Celle qui, il y a deux sortes d'intercession, il y a deux. Des intercessions ou deux catégories d'intercessions qui sont mentionnées dans le Coran l'intercession qui est affirmée et l'intercession qui est niée l'intercession qui est niée c'est celle que les Mouchrikoun prétendent à propos de leurs idoles et ce qu'ils adorent en dehors d'Allah et ils pensent qu'elles vont intercéder pour eux dans la dunya et dans l'au-delà, et c'est une idée ou une, une prétention qui est fausse, et une fausse espoir, parce que personne n'est capable d'intercéder au jour de la résurrection, excepté s'il a la permission d'Allah Allah subhanahu wa ta'ala yashfahuna c'est-à-dire ils ne peuvent intercéder que pour ceux que Allah SWT a agré. Et l'intercession qui est affirmée est de plusieurs catégories. Parmi ces intercessions, il y en a qui sont spécifiques et particulières au messager sallallahu alayhi wa Et il y a d'autres intercessions qui sont générales entre les, le messager et les prophètes. Et les pieux d'entre les serviteurs, ils vont tous avoir aussi des intercessions. Hein. Il y a l'intercession particulière au prophète Muhammad, puis il y a l'intercession qui est partagée entre à y nous tous ceux qu'on vient de mentionner, et les textes ont euh, mentionné cela. Et le Prophète est celui qui a le plus haut degré, le plus haut niveau dans l'intercession. Donc les intercessions qui lui sont particulières, il y a parmi ces intercessions-là, La grande intercession. L'intercession que le prophète Sallam va demander de son Seigneur, il pour que Allah commence à juger et à trancher entre les hommes. Il pour, pour, pour qu'ils soient rétribués, hein, pour qu'on leur donne leur rétribution, <coughs> ah, selon leurs actions. Cette intercession-là, elle va être demandée à Adam et à tous les autres qui viennent ensuite parmi les prophètes, et chacun d'entre eux s'excuse. Adam s'excuse et il mentionne ses fautes. Et ainsi de suite, Moussa et Ibrahim et Isa, chacun d'entre eux s'excuse et ils renvoient les gens vers le prophète Mohammed. Donc les, les créatures viennent, donc les hommes viennent et demandent au prophète Mohammed d'intercéder pour eux. Et le Prophète Sallam répond et il dit, je suis pour celle-ci, c'est-à-dire, euh, c'est moi qui, qui est la personne qui est capable de... C'est-à-dire qui va faire cette intercession-là. Et, et ça, c'est parce que Allah lui a promis cette intercession-là. Dans euh, le verset de la parole d'Allah qui est véridique, ja nie asa rabbuka ani abasa ka maqam al mahmouda. C'est-à-dire, yani, Allah va certes te ressusciter, t'élever dans un statut de gloire. Donc, c'est al maqam al mahmoud, hein, le statut ou la, la position de gloire. Comme les ulama tafsir l'ont expliqué. C'est-à-dire que tous les créatures, tous les hommes, des premiers, depuis les premiers d'entre eux jusqu'au dernier, vont yani, remercier et glorifier le prophète sallallahu sallam pour cette intercession-là, puisque c'est par cette intercession que le jugement va être établi. C'est là que le jugement va commencer. Pour, yani, Allah va juger entre les hommes. Donc, le, le messager sallam va intercéder De la manière que cela a été mentionné dans le hadith authentique, le hadith de l'intercession, celui qui est rapporté par, euh, selon Anas ibn Malik et d'autres. Et ça, c'est particulier au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et, et également, une autre intercession qui est spécifique ou particulière au messager sallallahu alayhi wa sallam, C'est une intercession yani, euh, en faveur de son oncle, euh, à, à, son oncle euh, Ibn Abu Talib. Yani, Abu Talib, pardon. Donc, c'est l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Une intercession en faveur de l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Comme c'est mentionné dans le hadith. Lorsque on a dit au prophète sallam, yani le, euh, Abu Talib dans le hadith, on demande au prophète sallam euh, yani dans le hadith quelqu'un demande au prophète sallallahu alayhi, yani, euh, alayhi wa sallam, Abu Talib", quelqu'un dit au prophète "Abu Talib te protégeait, il et te, et il te défendait." « Est-ce que tu lui as profité en quelque chose, en une chose quelconque, est-ce que cela va lui profiter ?» Et le prophète m'a dit oui. Et allez, il va être dans, dans un endroit de l'enfer, euh, et, et, et si ce n'était si pas de moi, il aurait été dans le plus bas niveau parmi les niveaux de l'enfer, et al c'est l'endroit de l'enfer qui est la plus, euh, yani, la plus basse en châtiment, c'est-à-dire le, le moindre yani, en question de, par rapport au châtiment dans l'enfer, yani, c'est le plus léger des châtiments dans l'enfer. mais il fait partie des gens qui vont demeurer éternellement en enfer. Il n'en sortira jamais, donc il va rester dans cet endroit de l'enfer qu'on appelle « Al-Dahdah », que le professeur Sam a mentionné. Donc c'est une intercession Pour diminuer une partie de son châtiment, puisque il avait donc aidé le prophète et donc il lui remet l'aide que le prophète, il lui remet l'aide qu'il a donnée au prophète puisqu'il le défendait, il le protégeait. Et il, euh, il n'acceptait pas que quelqu'un transgresse, hein, un, un individu parmi les, parmi les pécheurs transgresse contre le prophète, il n'acceptait pas, pas ça. Et donc ça c'est comme une genre de récompense, hein, le fait qu'à que, que cause de ça, son châtiment est diminué, c'est comme pour le, le, le bien qu'il a fait. Et l'intercession, il y a aussi une autre intercession qui est l'intercession pour l'entrée au paradis. Et elle est également particulière au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier, le premier qui demande à ce que le paradis soit ouvert, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la première umma qui rentre dans le paradis, la première nation qui rentre au paradis, c'est la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi. Et ça, c'est euh, établi par les textes. Il y a une intercession aussi, il y a une autre intercession pour les gens du Tawhid. C'est-à-dire, pour parmi les gens du Tawhid, le prophète sallallahu alayhi wa a et ceci est, oui, donc ceci est confirmé par les textes, et, et l'intercession pour, pour les croyants, les gens qui sont sur le Tawhid, il y a des intercessions générales, il euh, y dans lesquelles euh, les anges vont intercéder de même que les messagers et les prophètes. Et les hommes pieux parmi les serviteurs d'Allah, ils ont tous une part d'intercession, de, de, de cette intercession-là. Ils vont intercéder pour les pécheurs parmi les gens du Tawhid. Donc ceux pour qui Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété, euh, le châtiment, qu'il avait, euh, avait prescrit le châtiment, donc ils vont intercéder euh, en faveur des pécheurs, de ces pécheurs-là. Allah a prescrit pour eux un châtiment euh, selon y a, la, la mesure de leur péché et de leur, de leur euh, transgression pour une durée limitée. Et ce n'est pas un châtiment éternel pour eux, parce qu'ils sont des gens du Tawhid et qu'ils ont transgressé contre eux-mêmes. et Et ils ont commis des grands péchés. Et qu'ils sont morts sur le Tawhid. Donc les anges vont intercéder pour eux, de même que les messagers et les hommes pieux parmi les serviteurs d'Allah. Donc personne ne va rester. Parmi les pécheurs, il y a des, des, des gens du Tawhid. Parmi les gens de la et la et c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré. Excepté Allah et de Muhammad Rasulallah, c'est-à-dire ceux qui témoignent de l'unicité d'Allah et euh, du fait qu'il faut suivre les, euh, le prophète sallallahu wa sallam et croire en lui. Il n'y a personne d'entre ceux qui font ce témoignage-là et qui l'appliquent, qui vont rester euh, dans le feu de l'enfer. Donc, il y aura une catégorie dans, de, des gens parmi les, les gens du Tawhid qui vont entrer en enfer il y a un temps qui va arriver où yani, euh, ces portes vont être fermées et il n'y a, y a plus personne qui va euh, yani, rester parmi les Mouahidim en enfer, il n'y en, y en aura plus parmi les gens du Tawhid en enfer par la suite, après ça ce sera fini, puisque les hommes pieux vont intercéder en leur faveur et Allah va euh, accepter leur intercession et leur demande, et il va les faire sortir de l'enfer et les faire entrer au paradis, et donc ils deviennent parmi les rois qui sont au paradis par la suite. Et ça, c'est une grâce d'Allah Et le Prophète a dit, Allah va dire, faites sortir de l'enfer, Celui qui avait la, la, la plus petite, hein, la plus petite, plus petite, plus petite, il y a des particules ou euh, il y a des euh, graines de moutarde de foi dans son cœur. Faites le sortir. Donc il va, il y a plus personne dans les gens de la foi qui vont demeurer en enfer après ça, même si Il y avait euh, de, de poids de, de foie la mesure de, ou le poids d'une graine de moutarde. Y avait, ou même une, une atome de foi. Et ça, ça fait partie de la douceur d'Allah et de sa miséricorde envers les gens du Tawhid. En ce qui concerne celui qui n'a pas été sur le tawhid, il n'aura aucune part dans l'intercession de quiconque. Il n'aura aucune part, ni l'intercession des anges, ni des messagers, ni des hommes pieux. Donc, le euh, cher, par la suite, il <coughs> traduit... Euh, un autre, ou plutôt euh, le cheikh ensuite il euh, lit un autre point donc le cheikh il, il lit la suite la parole des deux imams l'élève lit وَعَذَابُ euh, qabr ça aussi c'est un autre élément parmi les éléments qui sont mentionnés dans la l'aqidah des deux imams c'est à dire que le châtiment de l'enfer est véridique, hein, est vérité. Donc, Zaid, il commente à ce sujet-là, et il explique, et il dit, il dit, les textes au sujet des délices de la tombe, il euh, y a des textes qui ont été mentionnés à ce sujet-là, et au sujet de son châtiment aussi, châtiment de la tombe. En ce qui concerne les délices de la tombe, ça c'est pour les gens de la foi. Et le châtiment de la tombe, c'est pour les pécheurs, et ils sont de deux catégories. Il y a les pécheurs de ceux qui vont être éternellement en enfer, parmi les, les couvards. Donc, ceux-là vont passer d'un châtiment dans la tombe, vers un châtiment de la vie de l'au-delà c'est un verset dans le Coran c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de répit hein? le châtiment ne va pas s'arrêter pour eux hein? Et non, donc c'est un châtiment qui ne sera jamais interrompu pour eux et où ils, ils seront en désespoir total et la deuxième catégorie parmi les gens qui auront le châtiment de, de la tombe c'est ceux qui vont faire partie des gens du Tawhid mais qui ont fait des grands péchés. Hein, ce que les textes ont mentionné, hein, comme les gens, de, les gens qui ont fait le zina, les gens qui ont mangé du riba, les gens qui ont fait de la transgression, Allah va les punir comme il veut. Il y a un châtiment dans le barzakh, c'est-à-dire dans la tombe, et un châtiment dans l'au-delà. Mais comme on a dit précédemment, celui qui avait dans son cœur la plus petite, plus petite, plus petite particule de foie, hein, la plus petite, plus petite, plus petite graine de moutarde de foie ou d'atome de, de foie, il ne va pas être éternellement en enfer. il va euh, subir le, le châtiment du feu de l'enfer selon la mesure de péché qu'il avait selon la grandeur de, des péchés qu'il avait et par la suite Allah va le faire sortir de l'enfer et va le faire rentrer au paradis et ça euh, dans le hadith c'est-à-dire les paroles d'Allah qui sont Rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la mention de, de l'intercession des anges et de l'intercession des messagers et l'intercession des hommes pieux, et il ne reste plus à la fin que le plus miséricordieux des miséricordieux. Et donc, Allah subhanahu va faire sortir de l'enfer des gens qui sont devenus comme du charbon tellement ils ont brûlé. Et ils vont être jetés dans la rivière de la vie. Et les gens du paradis vont jeter sur eux des, des gouttes d'eau du paradis et ils vont donc euh, pousser comme yani une euh, comme une, une graine lorsqu'elle commence à germer hein? ils vont sortir ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont puis Allah subhanahu wa ta'ala leur, leur remet leur âme dans leur corps et les fait rentrer au paradis et ça c'est la preuve de la grandeur de, de la miséricorde d'Allah et également, y a de, de son honneur du prophète Sallallahu Et de cette oumma, y l'honneur qu'il a fait à cette oumma aussi. Celle au sujet de laquelle le prophète Sallallahu a dit, vous complétez 70 oumma. Vous êtes la plus. Euh, la, la meilleure d'entre elles est la plus noble aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pour Allah wa ta'ala et ça, ça fait partie des, des bonnes nouvelles qui sont données à la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et elle, cette bonne nouvelle elle augmente aux gens de la raison dans la force de leurs actions et de leur, de leur foi Et leur augmente également euh, dans y a, le désir qu'ils ont de, de, de, de pouvoir avoir le meilleur habitat dans le paradis, le meilleur lieu de demeure dans le paradis, il y a, qui, qui a été préparé pour les gens de la foi. Non. Et ensuite Euh, l'élève du Cher lit la, la suite, la parole qui suit c'est wa munkarun wa munkarun nakirun hak, c'est-à-dire, il y a les deux anges, le Cher Zayd il explique que ce sont deux anges qui ont été chargés de demander aux gens dans la vie du Barzakh, le Barzakh, c'est-à-dire l'étape entre la mort dans cette dunya et la résurrection dans l'au-delà, on appelle ça le Barzakh. Peu importe qu'ils ont été euh, enterrés dans, un, dans une tombe, hein, ou qu'ils n'ont pas été enterrés, c'est le Barzakh quand même, c'est-à-dire que le châtiment de la tombe, ce n'est pas seulement pour quelqu'un qui a été enterré dans une tombe, Même s'il n'est pas enterré nécessairement dans son tombe, il est quand même dans le barzakh. Il va être questionné. Du moment qu'il est mort, hein, il est questionné. Et la question est à propos des trois fondements à propos du Seigneur, à propos de la religion et à propos du messager. Allez, salut, salam. Donc il va être, la personne va être questionnée. Si il est enterré dans la terre, c'est, y sa famille l'enterre dans, euh, y a dans la terre, par exemple. Et y a à ce moment-là, euh, les anges viennent pour poser les questions. Allah, le, le, le fait revivre, euh, Allah le fait revivre d'une vie, il y en a réelle, et, Les deux anges lui posent la question Qui, qui est hein, ton Seigneur Et quelle est ta religion Et qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous Donc, le croyant, il va répondre avec la bonne réponse. Allah va le raffermer. Pour répondre avec la, la preuve Il va répondre Allah est mon Seigneur et l'islam, c'est ma religion. Et cet homme qui a été suscité parmi nous, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous, est, il nous est venu avec la preuve et la guidance de la part d'Allah. Et nous avons cru en lui, nous l'avons suivi. Et ils vont dire oui, hein? on va répondre oui, nous savions que tu, tu étais un croyant. Et donc, euh, par la suite, et, et, et donc ça, ça rentre dans la description qui a été rapportée à ce sujet-là dans le hadith authentique. Et on va lui ouvrir une porte vers le paradis, c'est-à-dire on va lui ouvrir une porte du paradis, et on va tapisser sa tombe avec du tapis du paradis, et parmi les, les vêtements du paradis, et il va être dans les délices et dans les délices pour son corps et pour son âme. Mais, bien entendu, ce sera euh, un délice qui sera plus complet pour son âme. Y les délices dans la vie du Barzakh, elle est plus parfaite par rapport à l'âme. Mais, le corps, prend aussi une part pour, euh, pour lui. C'est-à-dire, le corps aussi, en prend une part de, de, de ses délices. Comme Allah le veut. Même s'il si est en poussière. Et même s'il si est de la terre. Hein, il devient de la terre. Donc, les gens d'Al-Sunnah le et le jamah, ils croient en les textes qui ont été rapportés au sujet de l'affirmation des délices du paradis euh, des délices de la tombe et du châtiment de la tombe et, des, et ils affirment également la que, les questions qui sont posées par Munkar et Nakir et pour toute personne qui a atteint l'âge de raison et de, de puberté et qui, qui est donc devenue Euh, chargés de dire à Allah et de s'abstenir des, des, des péchés, donc ils vont tous être questionnés, hein, ils vont tous être questionnés par Munkar Nakir à propos de ces questions-là, mais peu importe qu'il soit enterré dans le fond de la terre, ou qu'il n'a pas été enterré au fond de la terre, ce n'est pas grave. Même s'il a été brûlé et qu'il est devenu des, des cendres, il sera questionné quand même. Non. Donc ensuite l'étudiant du cheikh il lit l'autre point qui est Walkiramul c'est-à-dire les nobles scribes sont vérités aussi, sont une vérité. Hein, les anges qui écrivent. Al-Kiram al-Katiboun font partie des anges d'Allah. Allah les a chargés d'écrire les actes des êtres humains qui sont chargés d'obéir à Allah et de s'abstenir des, des, des péchés parmi les êtres humains, les fils d'Adam. Ils écrivent les bonnes actions et ils écrivent les mauvaises actions. Il y en a un des deux anges qui écrit les bonnes actions et l'autre les péchés. Comme Allah a décrit cela lorsqu'il dit dans sa parole de vérité, c'est-à-dire il prononce, il n'y a pas une parole qu'il prononce, excepté qu'il y a auprès de lui, il y en a un, un, un superviseur ou un, un surveillant, il y en a qui note tout ce qu'il qu dit. Hein, donc il y a un ange, il y a un ange qui est auprès de lui, il y a un ange qui a été il y en a, euh, envoyé et qui est prêt pour écrire tout ce qu'il dit, tout ce que la langue prononce et tout ce que fait le corps, les actions réelles. Oui. Et comme Allah Subhanahu wa'i'na'alay comme la hafirin, kira'man katibin, yalamunamataf alam, c'est-à-dire il y a sur vous euh, des gardiens qui sont nobles et qui écrivent. Hein, et qui savent ce que vous faites. Donc Allah les a chargés d'écrire les actes, hein, les actions des fils d'Adam, les bonnes et les mauvaises. Donc lorsque vient le jour de la résurrection, eh bien, qu'est-ce qu'ils qu ont, qu'est-ce que les anges ont écrit et présenté et ouvert. Comme Allah Subhanahu wa dit, Insanin al أَلْزَمْنَاهُ wa فِي fi donc, pour chaque être humain, nous lui avons mis hein, ses actions accrochées à son cou. Hein? Donc, c'est ça le verset. To tout ce co la personne a dit, comme parole ou, comme action. To jest to, co jest w tym C'est à dire que euh, on va lui faire sortir hein, un livre au jour de la résurrection et il va Yanni, trouver ce livre là ouvert hein, devant lui et on va lui dire lis ton livre. Aujourd'hui tu tu es, y suffis, es y c'est suffisant pour toi même de, de prendre tes propres comptes, de faire tes propres comptes. Aujourd'hui, es tu es capable de faire tes propres comptes avec ce qui est écrit dans ton livre il y en a qui vont prendre leur livre de la main droite pour aller au, et ils vont aller au paradis et d'autres vont prendre leur livre avec la main gauche et ils vont aller en enfer et quelle mauvaise demeure Donc, les gens dal al ont cru en ça. Ils ont cru en cette catégorie des anges. Ils dit que Allah a créé. Et Allah a créé ces anges-là il a fait de ces anges-là des anges fiables et honnêtes. Et donc, ils sont fiables et honnêtes. Ils n'ajoutent rien et ils n'enlèvent rien. Ils écrivent tout ce que l'homme fait. Donc l'élève il, il, il, euh, du Cheikh lit l'autre la, point min C'est-à-dire la, la résurrection. Après la mort et vérité. Donc, le cheikh il dit le, la résurrection et la foi en la résurrection, c'est un des piliers parmi les six piliers de la foi. La foi en le jour dernier, le jour de la résurrection et du rassemblement. Allah a établi un jour dans lequel les créatures seront ressuscitées. Et ils vont être rétribués selon leurs actions. Et c'est le jour que Allah a nommé par de nombreux noms. Il y en a Le jugement, il y en a le, le qiyam, c'est-à-dire la résurrection, le jour où les gens vont être debout. Il y en a comme Allah a dit, non, je jure par le jour de la résurrection, le jour où les gens vont être Vont se tenir debout pour être jugés. Il y a la résurrection et le y rassemblement. Allah, Azza appelé Al-Haqqa, il l'a appelé Al-Waqqi'a et Al-Rashi'a, Al-Saqqa, al Al-Haqqa, al et al et beaucoup d'autres noms également. Tous ces noms-là sont des noms du jour de la résurrection. Et il est obligatoire de croire en ce que le Coran a mentionné, et ce qui est rapporté également dans la sunnah. Parmi les informations au sujet de ce grand jour, et qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce jour par rapport à ce qui a été rapporté dans les textes comme euh, comme exemple la résurrection des créateurs euh, et ils seront ressuscités euh, ce jour-là nus pieds et ils seront nus et ils seront incirconcis c'est-à-dire ils ne seront pas circoncis ils vont être créés comme ils ont été créés la première fois Ils ne trouveront pas d'espace autre que la place pour leurs deux pieds. Il y a a hommes et femmes. Même même que la mère des croyants, Aisha, elle a dit au prophète, sallallahu alayhi wa est-ce que les hommes vont regarder les femmes? Il y a, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu, il a dit, l'enfer est plus grave que ça elle est plus sérieuse que ça et ensuite il a récité le verset hein, euh, dans lequel Allah ta'ala dit c'est à dire ce jour là chaque personne aura une, une chose par laquelle il va être préoccupé Hein, plus que toute autre chose donc euh, les gens ne vont pas se tourner les uns vers les autres chacun va être préoccupé par lui-même ni les proches ni les gens qui ont des liens de parenté il n'y a, y a personne qui va se tourner vers un autre, une autre personne et il n'y a personne qui va penser à propos d'une autre personne c'est seulement Yanni, euh, chacun va se préoccuper de sa propre personne ce jour-là. Parce que cette euh, affaire cette situation, c'est quelque chose de, qui va être grand, qui va être grave. Hein et il est obligatoire de croire en tout ce qui va se produire, comme la balance et la, le fait que les, les actions vont être pesées, également le pont qu'on devra euh, traverser, que les créatures vont traverser, le paradis et l'enfer et le jugement, tout ça, les textes en ont parlé. Et également que ça va être yani, au jour de la résurrection. Tout ça va se passer au jour de la résurrection. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « tujza kullu nafsim bima kasabat la al-yawm » C'est-à-dire, aujourd'hui, Chaque personne sera rétribuée Pour ce qu'elle a acquis Il n'y a aucune injustice aujourd'hui Et Allah est certes rapide en jugement Donc c'est Allah qui va juger Les créatures, lui, tout seul Sans aucun partenaire Donc ensuite, euh, l'élève du cheikh lit l'autre point. Donc le cheikh, il, il explique ensuite ce, ce, ce point-là, c'est-à-dire que les gens des grands péchés, les gens qui ont commis des grands péchés parmi les musulmans, euh, ils sont sous la volonté d'Allah sont sous la volonté d'Allah. Donc le cheikh explique, il dit oui, les gens qui ont commis des grands péchés. Comme vous savez, les péchés se divisent en deux catégories. Les grands péchés puis les petits péchés. Les grands péchés sont les péchés qui t'amènent à ta perte. Donc les gens qui... Parmi les gens qui ont commis des grands péchés et qui sont morts sans se repentir, ils sont sous la volonté d'Allah. Parce qu'ils font partie des gens du Tawhid. Donc, euh, y a, la, le, y le plus qu'on peut dire à ce sujet-là, c'est qu'ils ont commis des péchés. Y a, ils ont commis des grands péchés. Ils ne s'en sont pas écartés, et ils ne s'en sont pas repentis. Et elles ne, ces grands péchés-là ne peuvent être expiés, euh, expiés, que par la repentance. Donc, ils, donc, dans ce cas, ils sont sous la volonté d'Allah, celui pour qui Allah veut, Veut, celui pour qui Allah veut, il va l'épargner, il va le pardonner. Et celui qu'Allah veut, il va le châtier selon la grandeur de son, de son crime, de son péché. Puis par la suite, il va rentrer au paradis, après qu'il ait subi ce que Allah a prédestiné pour lui parce qu'il l'avait, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est un juge sage et juste. Et il ne fait d'injustice à personne. Donc, ça c'est la fin de ce que le cheikh a expliqué maintenant dans ce cours 8 par rapport à ces points-là. Et le cheikh maintenant Il répond à quelques questions. Première question. Mon père est mort et il allait aux tombes. Et, et allez, il n'était pas dans une époque où il y avait de la connaissance. Les gens n'avaient pas de connaissance. Il n'y a rien qui lui, a, qui lui est parvenu. Est-ce qu'on demande pardon pour lui ou non Le sheikh il dit, celui qui est mort sur le shirk, parmi les adorateurs des tombes, on ne demande pas pardon à Allah pour lui. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas, et il dit, c'est pour ça que Allah, euh, c'est pour ça... Et c'est pour ça que Allah n'a pas permis au prophète de demander pardon pour Abu, pour ses deux parents. Et c'est pour ça que Allah n'a pas permis au prophète Muhammad sallallahu de demander pardon pour ses deux parents. Hein? Et Allah lui a permis. Allah a permis au prophète sallallahu alayhi de visiter la tombe de sa mère mais il ne lui a pas donné la permission de demander pardon pour ses deux parents parce qu'ils sont tous les deux morts sur le shirk hein? et non pas comme le disent certains parmi les euh, les gens de, de la superstition que Allah les a euh, fait revivre et que tous les deux ont cru Ça, ça fait partie des mensonges. Allah, il fait ce qu'il veut. Et il fait ce qu'il désire. Et ce qu'il souhaite. Donc, celui qui meurt et qui adorait les tombes et qui, qui les appelle au secours et, et il les appelle à l'aide et des choses comme ça et qui meurt dans cet état-là on ne demande pas pardon à Allah pour eux. Comme Allah dit Wymakana lil nabiy wal amanu an yastagfiru lil mushrikina walau kanu zi kurba yani min al qaraba Allah SWT mówi napartient pas yani napartient pas au prophète ni au croyant qu'il demande pardon aux mushrikine même s'ils sont Des, même s'ils sont des proches d'eux, même s'ils ont des liens de parenté avec eux. Donc, il faut vérifier, par contre, que la personne, hein, elle est morte, et qu'elle ne s'est pas repentie. Le chef, euh, on, lui a posé une question, on lui a posé une autre question. Alors, la, suite, la deuxième question, c'est... La question c'est si, si le, le bassin, al-Houd, le bassin du prophète, euh, ce qui est dedans, c'est ce qui se déverse du kawthar. Les autres bassins, les bassins des autres prophètes, d'où est-ce que leur bassin, euh, d'où est-ce que vient ce qui est dans les bassins des autres Le chef il répond, il dit l'affaire à ce sujet-là, elle revient à Allah. Azza wa L'important, c'est que chaque prophète, parmi les prophètes, ils ont, eux aussi, un haut, Un bassin. Et, euh, il ne cesse pas. Il ne va pas s'arrêter. Une autre question. Est-ce que L'invocation du prophète Sallam pour Abu Salama, est-ce que c'est une intercession du prophète Sallam Lorsqu'il a dit « Oh Allah, pardonne à Abu Salama » et euh, élève son degré parmi les gens bien guidés, y le chère, il, euh, il répond, il dit « Oui, ça fait partie des intercessions » il dit parce que l'intercession le, le dua, l'invocation du prophète sallallahu sallam est exaucée et la personne euh, en faveur de qui le prophète sallallahu sallam a fait cette invocation là, fait partie de ceux qui sont euh, qui méritent ce genre d'invocation là parmi ses nobles compagnons Alors, il est parmi les gens qui ont fait des bonnes, des bonnes actions, et parmi les gens qui ont fait la Hijra, et qui ont fait des bonnes œuvres, donc l'invocation du prophète sallam est exaucée. Autre question, une femme, elle a fait un vœu, un vœu pieux qu'elle allait jeûner trois jours consécutifs. Elle a commencé le premier jour, puis elle a eu ses règles. Y euh, Qu'est-ce qu'elle fait Elle a eu ses règles par la suite, après le premier jour. Cheikh, il dit, dans ce cas-là, elle continue ses trois jours. Lorsqu'elle termine euh, il y a ses menstruations, elle continue ses jours. Elle avait commencé le premier, elle fait les deux autres après ces menstruation. Après cette purifiée. Donc ça c'est la fin du cours numéro 8 avec les questions. Donc on s'arrête ici. Inshallah subhanallah ou alhamdik. I shadwallah ilaha illa illa'ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabi na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'i.